La seconde partie, on a complété al-usul et donc alhamdulillah, on l'a fait en 29 euh, cours. Alhamdulillah, ça a été bien, et puis donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire On commence un autre livre du chef Mohamed euh, Ibn Abdul Wahab, et c'est le livre « Kashpushubuhat ». Et le livre qu'on va utiliser comme char pour ce cours, c'est… التعليقات المباركات على كشف الشبهات c'est dire les commentaires d'Ibn au sujet du livre al-Shubuhat et le qui fait l'explication de ce livre c'est son nom c'est le al ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali Donc c'est un un des který actuellement hein, qui vit actuellement là Saoudite et euh, yani, alhamdulillah son شرح est très simple et clair en même temps et puis euh, j'ai choisi de le faire parce que, début je voulais faire ce, le de Sheikh Al-Fawzan toutefois j'ai réalisé que že yani, dans, le, dans le, le passé on a fait beaucoup de, de, de livres. On a étudié plusieurs livres du Sheikh Al-Fawzan donc zároveň ça je faisait comme a charge mais De même que dans le livre de Cheikh al étant donné qu'on a étudié plusieurs de ses livres, le, le style et les, les explications se répètent souvent, donc pour varier un peu et pour montrer un petit peu euh, parfois le style d'un âme à un autre, ça change et sa méthode d'explication de, de, de, est différente, et donc ça, ça peut amener euh, à augmenter plus la compréhension hein, de, certaines, de certaines choses. Donc, je pense que ça vaut la peine, incha'Allah. <coughs> ok. Donc, en fait, Alhamdoulilah, Abdelalamin, ce livre, « Kashkou Shubuhat », c'est une réponse du Cheikh Mohamed à certaines des, des, des Shubuhat que lancent les, les ennemis du Tawhid. Les gens qui ont, euh, il au sujet du Tawhid et qui sont tombés dans l'adoration des saints et l'adoration des morts ou l'adoration des tombes ou l'adoration des djinns, ou d'autres formes de, de shirk de ce genre, et, et allez, ils essaient de, souvent d'amener de, des arguments pour essayer de justifier leur idolâtrie, et ça ce n'est pas seulement bien entendu ceux qui sont déviés parmi les, les gens qui, qui sont des musulmans, mais également parmi les chrétiens, et parmi les juifs, et parmi les autres euh, mouchirkins d'autres religions, ils utilisent les mêmes shubuhats. Et même les mouchriqués en tant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ils utilisaient eux aussi ces Shubuhat. Et c'est étonnant de voir en même temps que c'est les mêmes Shubuhat. Et euh, les Shubuhat, on expliqué ce que, ce, que, ce que ça veut dire. C'est quelque chose qui, en général, euh, une parole ou un argument que quelqu'un présente, qui à première vue, on dirait que c'est la vérité. Quand tu l'entends, tu ne sais pas comment euh, le répondre c'est comme si c'est quelque chose qui te bloque, c'est l'argument argument en réalité qui, qui paraît vrai, toutefois il est faux, ok C'est un faux, un faux argument, et parfois pour le refuter, cette, cette, pour refuter cette chouba ou cet argument-là, il faut avoir un niveau de connaissance plus approfondi plus et plus élevé de la religion, et c'est pour ça que c'est très dangereux euh, d'écouter des Shubha, et d'entendre les Shubha, d'accord Et euh, donc dans, dans ce livre-là, Ça, ce livre, euh, comme le chef l'a expliqué, s'appelle « Kashf al-Shubhah et on va voir pourquoi. Euh, toutefois, avant de commencer, j'ai juste quelques petits points que je veux noter au sujet de, de ce livre. On a déjà fait la biographie de, du chef Hamid al wahhab quand on a commencé à le Surah Salata, donc on n'a pas besoin de le répéter encore une fois, on sait qui il est, on sait que c'est un des grands imams de la Ummah, un des moujets un des, des réformateurs de la, de la religion. Hein, Qui a ramené la pureté du tawhid et la sunnah et qui a combattu les bédah et les formes de shirk qui étaient répandues dans le monde musulman, d'accord Donc ça, on est d'accord là-dessus. Le problème, c'est que souvent, les gens qui sont contre la dawa de Mohamed Bouhara et qui s'opposent à cette dawa, euh, malheureusement, ils n'ont jamais lu ces livres. Ils, ils n'ont jamais lu ces livres. Souvent, c'est juste des, des gens qui ont entendu des critiques du chef de la part de d'autres personnes qui étaient déviées, et qui répètent seulement qu'est-ce qu'ils ont entendu de la part de ces, euh, ces euh, personnes-là. Et donc, en réalité, ils n'ont jamais pris le temps d'ouvrir le livre pour vérifier. Est-ce que c'est vrai Qu'est-ce que ces gens-là prétendent au sujet du Cheikh Muhammad al ou bien c'est seulement des racontages, ou bien des mensonges Hein? Et il y a une histoire qui a été ramenée à ce sujet-là, puis en même temps ça fait réfléchir et ça fait comprendre beaucoup de choses, c'est qu'il y a un des… Euh, parce que les gens ils font peur au sujet des de Wahhabiyah, ils appellent wahhabis ceux qui suivent et qui écoutent les dourous ou qui lisent le livre d'un chèque Abdel Wahhab et qui ont accepté, ils ont, euh, la compréhension correcte de l'Islam, pour Coran et de la Sunna et de suivre les salaf et d'aller contre, euh, contre les bid'ah et contre les chèque et eh les musulmans qui sont sur cette voie-là, ils les appellent des Wahhabiyoun, ok Et eux, ils font peur aux gens avec ce mot-là, wahhabia, La façon qu'ils l'utilisent, ils l'utilisent comme un peu comme euh, on fait peur aux enfants quand on veut euh, les coucher. So so certaines personnes, ils font ça quand ils veulent que les enfants aillent se coucher ou des choses comme ça. Ils leur disent euh, un mot-là comme ça pour leur faire peur. Hein ou des trucs comme ça, eh ils utilisent même le, le terme wahhabiyah de la même façon, cest pour faire peur aux gens. Faites attention, c'est des wahhabiyah Attention aux Alors qu'en réalité, il n'y a pas de danger, il n'y a rien de contraire au Coran et à la sunnah, donc dans ce que le, le, le chef a enseigné. Et je me souviens même quand j'étais à Médine, il y, des, il y avait des hujjads qui venaient de temps en temps pour faire le hajj ou bien pour faire l'unrah. Bon, j'ai rencontré des houdjahs de différents pays, puis des fois on discutait, et là ils me demandait de quel endroit je venais, puis là j'expliquais tout ça, et là je disais que j'étudiais à Médine, elle euh, me disait, fais attention, ne deviens pas wahhabi, des choses comme ça. Donc moi qu'il qu y a de c'est quoi le c'est Souvent tu demandes la question à la personne, qu'est-ce que c'est le wahhabia Et en quoi euh, le wahhabia est contraire au Coran et à la sunnah bon. Et de, de demander à la personne de ramener des explications et des preuves, d'accord En général, ils ne savent pas, ils ne sont pas capables de montrer en quoi elle est contraire au Coran et à la Souddha. Donc déjà, ça c'est une porte ouverte pour clarifier la vérité et pour leur montrer que ceux qui s'opposent à ces gens-là, c'est des, des adorateurs des tombes, des gens qui justifient le shirk, des gens qui essaient de justifier des, des innovations. Et il y avait un shirk dans le passé qui détestait euh, les wahhabiens, et qui détestait le Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, et qui insultait euh, devant les gens, devant les, ses élèves, et qui parlait toujours contre lui. Donc il y avait un des élèves qui était assis là, et qui l'entendait à chaque fois insulter Mohammed Abdul Wahhab à chaque fois comme ça, alors qu'est-ce qu'il a fait celui-là Il a pris un livre du Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, et puis il a enlevé le couvercle l'enlever, le couvercle avec le nom et tout. Et il l'a donné au chef. Il a dit, yeah, « Cher, j'ai trouvé ce livre, et, euh, et allez, on voudrait savoir, est-ce que c'est un bon livre, est-ce que vous nous conseillez de le lire et tout ça. » Donc, il l'a donné au, au chef. Et le chef, il l'a lu pendant quelques jours. Et là, quelques jours après, le chef est revenu avec le livre, il a dit, « Subhanallah, j'ai trouvé ce livre, c'est un livre excellent, c'est un des meilleurs livres que j'ai jamais lu sur le tawhid, vraiment il expliquait très très bien, c'était le livre qui s'appelle Kitab al-Tawheed, c'est le plus grand livre du chef Muhammad al-Rahab, et si tu le lis c'est seulement des versets et des hadiths, d'accord Donc le chef il a vraiment aimé le livre, après il lui a dit ce livre-là, le chef a dit mais qui, qui est l'auteur Je pas vu le nom de l'auteur sur le livre, qu'est-ce qui, qu qu'il a écrit Alors il a regardé, l'élève lui a dit ça, hein, ce livre-là c'était écrit par Muhammad al-Rahab. Alors là, le, à partir de ce jour-là, le cher a cessé d'insulter, aller comme ça, la, a cessé d'insulter le cher. Parmi les choses qu'ils disent également, c'est que, ah, les Wahhabis, ils ne respectent pas le prophète ils n'aiment pas le prophète Soraya Ou bien ils ne respectent pas les auliyah, Ouais, il y a ça aussi qu'ils disent. Mais la, la question des auliyah, parce qu'eux, ils s'imaginent que si on ne les adore pas et qu'on ne les, qu les glorifie pas au point de les élever à des niveaux comme de divinité, et croit que ça c'est leur manquer de respect. Hein et ça bien entendu c'est Barthol, mais là qu'est-ce qu'on veut faire Je vais juste mentionner cet exemple-là avant de commencer pour nous mettre un petit peu dans le, dans l'esprit le, le, du cours, parce que là c'est un livre qui réfute des arguments, des faux arguments, donc il faut être prêt à euh, comprendre que il y a c'est un sujet qui… Elle va nous amener parfois à être capable à nous mettre en nous rendre capable de répondre à des personnes lorsqu'ils vont venir pour s'objecter à qu'est-ce qu'on essaie de leur rappeler, c'est-à-dire qu'on leur au tawhid. Donc, mes chers et dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, Rabbi al-Aalameen. Alhamdulillah, wa was wa Sallamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa Man Istada bihu أما بعد، فإن هذا الكتاب، نعم، فإن هذا الكتاب من كتب العقيدة المصمك الشبهات، مشتمل على بيان واضح لحقيقة التوحيد وتصفية الأعمال من شوائب الشرك وتنفيذ الشبهات التي يتعلق أهل, أهل الشرك وسائر وسائر أهل البدع والأحواض بها. ماكذِك Alhamdulillah, louange à Allah et paix et salut sur son messager et sur ceux qui l'ont suivi ainsi que ses compagnons et ceux qui ont euh, suivi sa guidance. Ensuite, il dit que ce livre-là, c'est un parmi les livres d'Aqida qui s'appelle Cacheshura et qui comprend euh, des clarifications euh, claires et des explications claires de la réalité du Tawhid et de la purification de nos œuvres et de nos actions de toute, de toute forme de shirk Hein, et également pour annuler et pour euh, rejeter toute forme de Shubuhat euh, qui pourrait s'accrocher, ou par, à, à, auxquelles peuvent s'accrocher les gens de Shirk et le reste des gens de Beda et des gens qui suivent leur passion, hein, qui s'accrochent à ces arguments-là pour essayer de justifier euh, leur, leur, leur, leur Shirk. Donc le cheikh Izalat Izalat qu'est-ce qu'on veut dire par kashf? Kashf en arabe c ça veut dire quoi? Ça veut dire découvrir, ou démasquer, ou enlever. Et dans le contexte du livre ici, c'est plutôt démasquer. Démasquer les choubaht et le chef Ismail Mourad dit: هنا كشف الشبوهات أي بيان ما Fáho je nakešťevuš všech, kde mávala na. Malých všech, tvarak a na, blík všech všech, na všech, na všech, na všech, na všech, na všech, na všech, na všech, les všech, na les na všech, les všech, na všech, na všech, na všech, tromper les gens ou leur donner des arguments fausses pour essayer de les tromper, et les faire accepter des choses qui sont contraires à la vérité, donc on leur cache la vérité, et on leur montre quelque chose, on, on donne à cette chose-là l'apparence d'une vérité, alors que c'est un mensonge, d'accord et, euh, et bien entendu, le but de ce livre, c'est de démasquer ces chuburhat-là, et la façon de les démasquer, c'est par la vérité. C'est en montrant aux gens la vérité, d'accord Et il donne un verset dans Surat al le verset 18, qui dit Et on lance contre le faux, on lance la vérité, et ça le détruit complètement. Et le faux là qui disparaît, d'accord Après le chef du dit, shubuhat, shubha, shubuhat, le mot shubuhat c'est le pluriel de shubha, Et ça veut dire Oui, tu le وأهل البدع من أجل التنبيث على الناس والتضليل وما من شبهة يدلي بها الكفار أو يدلي بها أهل البدع إلا وفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يبطلها ويبين خطرها وضرارها وضلالها كما قال عز وجل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا دوقت الشيخ الذكر Euh, Qu'est-ce que c'est les chubhahs C'est -ce les choses par lesquelles les gens du shirk et les gens des bédahs essaient de tromper les gens et les égarer, et il n'y a pas une chubhah au, euh, auquel, euh, auquel s'accrochent les gens de bédahs, que ce soit les gens du shirk ou les gens de bédahs, euh, excepté que dans le livre d'Allah et dans la Sunna du prophète Muhammad il y a ceux qui la refutent et qui l'annulent la, et qui la détruit complètement. Donc dans le Coran et dans la soulah, il y a la réponse à toutes les choubouhâtes et à toutes les, euh, à toutes les euh, tromperies que les gens de Beda ou les gens de Shirk peuvent essayer d'amener pour tromper les gens. Et le chef il mentionne le verset 33 dans la surat Al-Furqan qui dit, chaque fois qu'il te viennent avec un exemple ou quelque chose pour essayer de te tromper, euh, on va te faire ramener, on te vient avec la vérité et une meilleure explication. Donc ça veut dire qu'Allah Allah tente ta'ala, il fait descendre pour chaque chouchat une réputation et une réponse pour écraser les mensonges de ces gens-là. Donc le chef dit, il ces il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il il dit, il dit, il ومن جملتها هذا الكتاب المسمى كشف الشبوهات الذي من الله علي بتدريسه لطلاب دورة الشيخ عبد الله ابن محمد القرعاوي رحمه الله العلمية التي تقام في إجازة السيف في كل عام في المكتبة السنفية الخيرية والمسجد المجاور لها في مدينة صامطة فجاءت هذه التعليقات المباركات المفرغة نشرت من اشرطه بجهود بعض الحافظين انا جمع les livres donc en fait c'est que les l'époque actuelle sont plus il a plus que parce normal une nuance plus grande Plus on s'éloigne de l'époque du prophète plus le ta avance et plus euh, l'ignorance est grande. Le prophète il avait annoncé ça. Il a dit, donc, parmi les signes du jugement dernier, c'est qu'il y aura euh, moins de, de connaissances. La, la science va diminuer et l'ignorance va être répandue partout. Donc C'est ça, c'est un des signes du jugement dernier, et également le fait qu'il y a moins d'ulama qu'avant, parce que le prophète صلى il a dit ça aussi, il a dit et ta nas ou ou du ha fa il ou elle favol ou a le proph même il aa dit que des hommes mais il prend la science en faisant mourir les ulama. jusqu'à ce qu'il ne reste plus de ulama. et Quand il n'y a plus d'anima, les gens prennent pour des chefs des ignorants. Et ils leur posent des questions et eux ils répondent sans connaissance. Et donc ils s'égarent eux-mêmes et ils égarent les autres avec eux. Donc ça c'est parmi les signes du chemin dernier et ça montre aussi qu'il y aura donc plus d'ignorance vers, vers la fin des temps. Et ça c'est une chose qui est triste en fait et qui fait en sorte justement que les mishoubouhads sont répandus. Parce que ceux qui sont capables de réfuter les Shubuhat, c'est les ulama, c'est les ulama, ceux qui ont euh, du, du ilm. Donc le chef euh, il dit que ça c'est quelques-unes quelques parmi les Shubuhat que le chef Muhammad Abdu Wahab, un des, euh, des réformateurs de, de, du 12 siècle, a réussi à démasquer et à clarifier et à montrer leur fausseté par les preuves du Torah et de la Sunnah. Et Il a plusieurs autres livres, bien entendu, qui parlent de, de, de, de différents sujets dans, dans ce genre-là. Toutefois, ce livre-là, c'est le livre de Keshu Bourette dont on a parlé tout à l'heure. Et le, le charque qu'on va lire, c'est en fait euh, un, des, des, des deudos que le chef a donné euh, lors d'un séminaire. Hein, il, il a donné ces cours-là et puis il a expliqué ce livre-là. Et les élèves, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ils ont pris les notes à partir des cassettes, et le Cheikh les a revisées, puis il a donné la permission de le mettre sous forme de livre, et donc c'est ça ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est les notes qui sont tirées de l'explication de ce d'art qu'il avait fait. Donc on va commencer tout de suite, Inch'Allah, le Cheikh dit, « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ibn tada'ahu rahimahullah bi qawlihi bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa kullu cheyyan al umma » في دين, في دين ودنيا في مقدمته بسم الله الرحمن الرحيم فهو كثير الخير والبركة لما في ذلك من التبرك ببسم الله الموصوف بالرحمة الامة والرحمة الخاصة كما في هذين الاسمين الكريمين الدالين على هاتين الصفتين فالرحمن اسم الله لا يجوز Donc, le chef dit on commence par euh, le chef a commencé par dire bismillah rahim cest à dire d'Allah, le tout miséricordieux le très miséricordieux et tout ce qui est bénéfique pour la Ummah dans la dunya et dans la religion eh bien, quand on le commence par bismillah rahim ça veut dire qu'il y aura beaucoup de biens et beaucoup de bénédictions dedans. Pourquoi parce que le fait qu'on commence par le nom d'Allah c'est comme si en réalité on prend une sorte de bénédiction dans le fait de commencer par son nom et Allah Ta'ala il est celui qui possède l'attribut de de la miséricorde la miséricorde qui est générale et la miséricorde qui est plus particulière et c'est ça que que, que c'est ça que signifie en réalité ces deux mots par lesquels on commence quand on dit bismillah rahman rahim ar-rahman c'est la miséricorde générale Et Ar-Rahim, c'est une, une miséricorde plus particulière, c'est-à-dire Allah, c'est Ar-Rahman, c'est-à-dire qu'il est miséricordieux envers toute sa création, que ce soit des musulmans ou des non-musulmans, c'est le nom qui exprime sa miséricorde envers toute sa création et envers tout ce qui est vivant et tout ce qui est, en est dans la création. Tandis que Ar-Rahim, c'est un nom qui exprime quelque chose de plus particulier, c'est-à-dire Envers les musulmans seulement, okay Envers les croyants seulement. Et et euh, alors, Ar-Rahim s'applique plus à ses actions, tandis que Ar-Rahman c'est l'attribut de son être. C'est quelque chose qui fait partie de son être. Et ce nom-là, Ar-Rahman, c'est pour ça que personne n'a le droit de s'appeler par ce nom-là. Personne n'a le droit de s'appeler Ar-Rahman. On, on peut pas qualifier personne parmi les créatures comme étant Ar-Rahman. Toutefois, on peut dire à propos d'un être humain kýl je ráhím, on peut dire peut-être kýl je ráhím, a Rahim et Allah tahál a jizdu dans le a propos du Prophète, salláme, wa alakoum salláhu wa salláhu wa salláhu rohama uba'ynahum, exactement, Allah l'a décrit, les mu'minins, comme étant rohama, comme étant, déjà, kýl je mělí, kýl je mělí, kýl je mělí, kýl je mělí, kýl الحمد لله رب العالمين نشف الدول الأول من صفات الذات الكريمة دال على ثبوت الرحمة العامة لكل شيء والثاني من صفات الفعل الدال على إثبات صفة الرحمة الخاصة لله عز وجل بعباده المؤمنين كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحمة. Donc comme, comme j'ai expliqué, le Cheikh il le dit, et il dit le verset dans surat le verset 43 qui spécifie justement que Taala, quand il dit qu'il est Ar-Rahim, c'est-à-dire ça fait, ça, ça fait que, partie de, des ça, ça, ça explique, euh, ça exprime euh, parmi les attributs de ses actions, qu'il envoie sa miséricorde sur qui il veut, et en particulier sur les Mou'minim en particulier sur les mu'minines, et euh, c'est pour ça qu'il dit dit «Waqana bil mu'minina rahimah ». Allah subhanahu wa ta'ala est « miséricordieux pour les mu'minines ». D'accord Et, euh, et allez, tu ne trouves pas par exemple un verset qui dit «Waqana bil mu'min que » parce il envoie sa rahmah sur les euh, mu'minines seulement, et en même temps, ar-rahman, on a dit tout à l'heure, ça fait partie des attributs de son être, tandis que l'autre, c'est les attributs de son action. Dokud. Když on to říká, když on to říká, to je součást jeho jména, které je Al-Wahy. Potom říká: "Po tomto vstoupil autorev. Po tomto vstoupil autorev. Po tomto vstoupil autorev. Euh, Qu'est-ce que ça signifie cette phrase-là Ça dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde, que le tawhid ça veut dire quoi Ça veut dire de, de rendre l'adoration uniquement pour Allah. Une phrase de Allah, de l'ibadah Ok Donc, premièrement, il y a le chef dit, il y il y a il Allah te fasse miséricorde le chèque s'adresse à toute personne qui peut lire le livre ou l'entendre ou bien il s'adresse même à tous les musulmans et les musulmanes musulmans ومن النصح للخليقة الدعاء ومن النصح للخليقة الدعاء بالرحمة لكل مسلم وملمة فهو بعد هذا التنبيه دعاء لكل قارئ سامع للرحمة من الله تبارك وتعالى وفي قوله رحمك الله لا عنا لأحد من رحمة الله عز وجل ومن ذلك الدعاء المأثور اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين Donc, le chef, il dit que, quand le chef dit sache, ça, ça c'est en réalité pour prendre l'attention de la personne à qui on s'adresse, et pour que la personne qui entend prête, euh, prête l'oreille et, et écoute bien, ou que la personne lie, qui lit également fasse attention à qu ce qui va suivre. Euh, et ça c'est un bon, un bon, une bonne méthode qu'on utilise dans l'enseignement et également dans l'écriture lorsqu'on écrit, et le but de ça c'est de donner le masiha, de donner le bon conseil à la création, et d'invoquer Allah subhanahu ta'ala, et de demander la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour tout musulman et tout musulmane. Donc après, cette, euh, après avoir euh, fait cette euh, énoncé là et après avoir pris l'attention déjà, C'est un dua pour tout le monde et une demande de miséricorde pour, pour tous les euh, musulmans de la part d'Allah splendide. Après, le chef il dit que personne ne peut se passer de la miséricorde d'Allah splendide, de la rachma d'Allah splendide. C'est pour ça que le chef il dit "Élém, rachimakallah, qu'Allah te fasse miséricorde." Et on a tous besoin de la miséricorde d'Allah. Et comme le prophète صلى الله disait également dans un doa qui est rapporté euh, par Abu Dawood. Et qui a který byl prohlášen déclaré comme étant sahih. Ben, sahih Abid-Awoud, říká: yani, oh Allah, Rahmet, Ardou, Yanni, Allah, je to ta mise, kterou a ne me laisse pas à, à moi-même, ne me, ne me moi -même, même pas d'un clin sebe, Yanni, nést si na sebe, nebo na sebe, nebo na sebe, nebo na sebe, nebo na sebe, nebo na sebe, nebo c'est-à-dire je remets en toi à toi toute ma, je remets en toi ma confiance et tout, toutes mes affaires. Donc après le chef il dit, il commence à expliquer la deuxième, la deuxième partie de cette phrase qui dit que le Tawhid c'est de rendre toute l'adoration uniquement pour Allah. Le chef commence à expliquer. Il dit الأكبر الذي لبس عليهم ولبس ولبس بعضهم على بعض فاعتقدوا أن من أقر بربوبية الله وأنا وأمن بأنه خالق الخالق الرازق المحي المميت فهو موحد donc le cheikh al-Din il commence à expliquer cette base et il a ce fondement de la religion c'est à dire le tawhid pour faire comprendre aux gens du kufr et aux gens du shirk c'est à dire des gens qui ont fait le shirk majeur pour leur faire comprendre euh, qu'est-ce qui, le, qu qu qui les a trompés, aller, pour leur montrer qu'est-ce qui les a trompés, et euh, y aller, qui, par les, par les choses par lesquelles ils se sont trompés les uns les autres, hein, des choubouhat et des faux arguments, du fait que par exemple, ils ont cru que la personne qui a dit, je crois qu'il y a un créateur, et je crois qu'il y a un, un seul dieu, un seul maître, hein, et ça c'est c'est soit un arabe, et il croit que le fait de dire que Allah c'est arabe, c'est le créateur, le maître de toutes choses et qu'il n'y en a juste un, que ça c'est suffisant, que ça c'est suffisant pour être euh, considéré comme étant un croyant et comme étant un musulman. donc euh, et allez, Même si il, il dit par exemple, je crois que Allah c'est le créateur, celui qui donne la subsistance, celui qui fait vivre, celui qui fait mourir. Que si tu crois en ça, ça est, c'est fini. Tu, es, tu as fait le, tu as appliqué le tawhid. Tu es monothéiste. Et ça, c'est faux, y'a. Même s'il met entre lui et Allah des intermédiaires et des moyens et des, des, des, euh, des intercesseurs par lesquels il cherche à se rapprocher en faisant des invocations et des dôahs pour euh, qui, pour qu eux amènent son doigt à Allah ou des choses de ce genre ou pour leur demander de yani ramna leur leurs besoins à Allah subhanahu wa ta'ala alors place donc ça fait une forme de shubha que at-tauhid كان فيه وكانت الخصوم بين الرسل والانبياء وبين أممهم في التوشيد العبادة أما توشيد الربوبي فهذا يؤمن به الجميع إلا الملاحدة الذين لا يؤمنون بالرب سبحانه وتعالى وإنما يؤمنون بالطبيعة كما يقولون أما سائر الكفرة فهم يؤمنون بوجود الرب وأنه الخالق الرازق المحي المميت لجميع الأمور Hein? Donc le Cheikh, il dit ici, en fait, euh, il, il explique, il dit, c'est pour ça que le Cheikh Mouhammed Abdu Wahab, a commencé son livre par, en expliquant la réalité du Tauhid et la définition du Tauhid, et que c'est de rendre notre adoration uniquement pour Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Et donc le Cheikh, qu'est-ce qu'il a fait il, est, il a amené l'épreuve des textes du Coran et de la sunna au sujet de, du Tawhid de cest dire le, le Tawhid dans l'adoration. Et dernièrement j'ai entendu un gars sur internet, Allah Nusta'an, il, il a dit quelque chose vraiment en fait, ça, ça prouve en même temps son manque de compréhension, hein, parce qu'il était en train d'essayer de soi-disant de réfuter les, les wahhabis, hein, comme il disait, et il disait, les wahhabis ont divisé le Tawhid dans trois catégories, et donc il essaie de, de dire que ça pas correct. Et là, il disait, subhanallah, il dit qu'il y a le tawhid al le tawhid le tawhid al-Asma wa-Sifat. Al Donc il disait, est-ce que le professe, sallallahu alaihi wa sallam, il allait voir les il disait, en premier, vous devez croire en tawhid al-Rububiya, et en deuxième, vous devez croire en tawhid al-Ulohiya, et en vous devez croire en tawhid al-Asma wa-Sifat. Al Hein et sinon tu n'était pas un et des choses comme ça. Et donc ça, ça, ça montre en réalité que celui-là n'a rien compris en réalité de qu'est-ce que euh, ça signifie le tawhid. Parce que s'il si comprenait réellement, il n'aurait jamais posé cette question-là. Et là, c'est ça ce que le chef est en train de nous expliquer, c'est qu'en réalité, ces trois, ces trois formes de tawhid-là, elles sont ri, elles sont ensemble, et elles ne peuvent pas se séparer l'une de l'autre. Elles vont, toutes les trois se complètent Okay. et elles sont toutes une entrée entrées ou, entrée, euh, ou reliées les unes à l'autre. Si tu en enlèves une, il n'y a plus de tanshi, d'accord Et euh, si tu veux comprendre ça comme il faut, tu vois l'explication de ce que le chef dit maintenant, c'est ça qui nous clarifie la chose, c'est que lorsque le Prophète sallam est arrivé aux mouchtikins de Qoreish, il n'avait pas besoin de leur prouver tanshi de Raboubiya, parce que les mouchtikins de Qoreish était déjà convaincu de ça, c'est-à-dire tant qu'il a quelque chose au sujet duquel il n'avait pas besoin. Si vous allez voir des chrétiens qui prient à l'église, si vous voulez les appeler à l'islam, est-ce que vous avez besoin de leur, de leur dire vous devez croire qu'il y a un Dieu Ils croient déjà que Dieu existe. Donc ce n'est pas nécessaire de leur parler qu'il y a un Dieu qui a créé le monde, qui a créé l'univers, etc. Hein Et même si vous leur demandez est-ce qu'il y a un seul Dieu, est-ce que vous croyez que Dieu est unique Ils ont dit oui, oui, Dieu est unique. Hein? Et même dans leur livre, vous allez voir, Et même les Juifs, si vous allez appeler les Juifs, vous allez dire, ils vont dire oui, oui, il y a un seul Dieu, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il y a juste un créateur. Hein? Sauf que, y en a bien entendu, il y a d'autres problèmes. Toutefois, dans l'adoration, c'est là qu'il y a le problème. Dans l'adoration, c'est là que commence le problème avec ces gens-là. Donc oui, c'est vrai, vrai, il y a un seul Dieu, mais quand on veut prier, quand on veut adorer, on passe par des intermédiaires, on passe par des intercesseurs eux, ils vont passer puis euh, amener nos prières à Dieu à notre place, ou bien euh, ils sont des gens placés auprès d'Allah, ils peuvent nous aider ou des choses de ce genre, d'accord. Donc le problème c'était dans l'Ulouhiya, et c'est pour ça que les prophètes d'Allah se sont concentrés sur, uniquement sur l'Ulouhiya pratiquement, presque uniquement sur l'Ulouhiya, c'est-à-dire l'adoration, de, de rendre toute l'adoration, uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le prophète sallam n'avait pas besoin de d'aller voir les mushrikins de Quraish pour leur dire Tawhid al-Uluhiyyah, croyez en Tawhid al-Asma Sifat, Tawhid Donc, ça prouve que la personne qui a dit ça, il n'a pas compris rien de la, au sujet de, de tawhid. Et après, il essaie de mettre des doutes sur le fait que, ah, ça c'est Ibn Taymiyyah qui a amené cette division-là du tawhid en trois catégories, et que ça ça ne euh, vient pas de l'islam. Et il essaie de dire que c'est Ibn Taymiyyah qui a, euh, qui a divisé le tawhid en trois catégories, et que ça, ça n'existait pas auparavant. Toutefois, on retourne dans les livres des salaf Le, euh, parmi les premiers ulama qui ont divisé le tawhid en, en ces trois catégories-là, on trouve ça même dans les paroles de l'imam Abu Hanifa hein, qui était parmi les euh, les tabi id, tabi id, et même, même beaucoup d'autres parmi les premiers salafs, Ibn Mundah et d'autres encore, qui ont écrit des livres et qui ont expliqué le tawhid, et qui ont divisé le tawhid dans ces trois catégories-là, des siècles et des siècles avant même euh, l'existence de, de Zémiyyah. Et donc, c'est pour ça que ces gens-là, quand ils essaient de, de dire, par exemple, « Ah, vous les Wahhabis, euh, vous vous, qu'est-ce que vous suivez ?» C'est une secte qui était inventée par Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah était bien avant Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Et si on retourne à Ibn, euh, à Ibn Taymiyyah, eh bien, Ibn Taymiyyah, tout ce qu'il disait, il se référait toujours aux ulama des Salaf, à ceux qui sont nés avant lui. Et donc c'est pour ça, des fois, parfois, si vous voulez, par exemple, vous discuter avec ces gens-là, et eux, ils s'imaginent qu'on on, on, on peut uniquement se référer à Ibn Taymiyyah, et que dans les paroles des, des ulama qui sont venus dans les trois premières générations, euh, pour nous, c'est comme, on ne peut pas se référer à eux. Toutefois, si vous voulez argumenter avec eux, ramenez-leur toujours des arguments des ulama qui sont venus avant Ibn Taymiyyah. Comme ça, lorsque vous argumentez avec eux, vous leur ramenez les paroles des salaf qui prouve qu'est-ce qu'on dit, et là après tu leur dis voilà les paroles d'un des imams qui existaient des années avant Ibn Taymiyyah et des siècles avant Ibn Taymiyyah, donc ce n'est pas une invention qui était amenée par Ibn Taymiyyah, mais ce n'est pas une invention, c'est quelque chose qui fait partie du Coran, de la Sunnah et de l'explication des premiers ulama de la Ummah. Toutefois, comme on dit, Il y, des, il y a des clarifications qui ont été ramenées par des ulama pour des problèmes qui n'existaient pas toujours au temps des salafs. Okay et dans ce cas-là, ils ont juste clarifié des choses qui étaient déjà à la base dans le Coran et dans la sunna, sauf qu'ils n'étaient pas expliqués de façon... Euh, avec des catégories bien spécifiques, etc. C'est vrai que si vous allez voir dans le Coran, par exemple, vous n'allez pas voir écrit, par exemple, « Tawheed al-Rububia al-Uluriya al-Asma al-Sifat », ou bien dans, dans les hadiths, vous n'avez pas trouvé les catégories de cette façon, mais quand on lit le Coran et quand on l'étudie comme il faut, on voit clairement qu'il y a cette, fa cette façon dans, dans laquelle Allah clarifie et montre les arguments euh, des, du Tawhid, et qu'il y a donc un Tawhid qui, qui, qui se concentre sur le fait que Allah Taala c'est lui qui a créé, et c'est lui qui donne le risque, et c'est lui qui fait vivre, qui fait mourir, etc. Et ça, c'est le tant que les musulmans avaient déjà accepté, comme on a dit tout à l'heure. Mais toutefois, Allah utilise ça comme un principe de base pour argumenter contre eux et pour leur dire d'accord, si vous dites Allah c'est le seul Créateur, le seul Maître et tout ça, alors pourquoi vous allez voir autre que lui Quand vous avez besoin de quelque chose et quand vous voulez adorer, pourquoi vous vous détournez de celui-là qui est le Maître de tout et que vous prétendez croire en lui et vous le laissez vous allez voir des créateurs ça fait une contradiction donc c'est comme ça que Allah utilise les arguments et qu'il divise le tawhid tandis que l'asma wa sifat c'est uniquement d'affirmer les noms et les attributs qu'Allah s'est donné à lui-même dans le Coran et dans la Sunna et donc euh, tu peux dire même que tawhid abou Moubiya fait partie de l'asma wa sifat pourquoi parce que al-muhi, al-mumit al-khaliq, al Razik parti de nom et des attributs d'Allah Ta'ala. D'accord Et c'est montré que certains ulémas ils ont mis tawhid al-uluhiyya et a rububiyya enfin et ils ont mis tawhid ibada ils ont divisé tawhid deux, ils ont dit trois. OK která qui accepté Donc c'est donc, comme ça. dispute au sujet du Toshy, quand les prophètes arrivaient à leur peuple, et bien c'était des disputes qui se basaient toujours autour de la question de l'adoration. Parce que le shirk, hein, le shirk que les Moshékin faisaient, c'était le shirk dans l'adoration, en, en, en grande partie. Euh, C'était ça le, le gros conflit entre les prophètes et les messengers et leur peuple, le gros conflit, c'était au sujet de l'adoration. En ce qui concerne le Tawhid Aboubiya, les seuls qui le nient, c'est les athées, les matérialistes, hein, ceux qui disent, par exemple, qu'il n'y a pas de créateur, on ne croit en, en rien, et ils disent qu'on croit seulement en la nature il croit que la matière est éternelle, qu'elle n'a pas de début, qu'elle n'a pas de fin, qu'elle se transforme, qu'elle devient de l'énergie, que l'énergie devient de la matière, à l'éternité comme ça, sans fin, yani elle se transforme toute seule, et qu'elle s'organise toute seule, et que tout est fait comme ça, Yani, euh, à la, à la reglette, hein, sans sagesse, sans connaissance, hein, sans calcul, rien. Et donc, ça c'est les malades Et ces gens-là, en général... C'est déjà qui refusent de reconnaître la vérité par orgueil. Alors qu'au fond d'eux mêmes ils reconnaissent la vérité. D'accord? C'est pour ça que ce n'est pas, euh, pas là dessus que les prophètes se sont concentrés le plus, de prouver aux Koufar et aux Athées que Dieu existe. C'est une chose tellement facile que Allah, il ne s'est pas attardé trop à ce sujet-là, ni le Prophète dans le Coran, si on regarde dans le Coran, on ne voit pas que c'est là-dessus que se base le conflit. Okay le conflit se base sur ceux qui disent, oui, il y a un créateur, il y a un Dieu, il y a un être suprême, sauf qu'on ne veut pas l'adorer. Ou bien, on veut l'adorer, mais on veut passer par d'autres pour adorer Dieu. On ne veut pas aller directement à Allah, et qui disent que, par exemple, Dieu a un fils, ou des choses comme ça. C'est ça le conflit, c'est là le problème. Euh donc euh yani mushrik zif amma sa'ir al kafara que a reconnaît l'existence d'un seigneur et d'un créateur et d'un pourvoyeur et de celui qui fait vivre et qui fait mourir et qui contrôle toutes les affaires. et donc ils ont cru que c'est ça, ça le tawih, hein je crois si tu crois enfin ça ça y est c'est fini c'est suffisant peut-être wahid donc ibn hadhihi awwal shubha radaha al-iman al-sheikh mohammed ibn abd al la première chouba a وصفاته هذا التعريف يشمل جميع التوحيد Donc le Cher lui dit que euh, ça c'est la première chose que le Cher a refuté, parce que en réalité le ta, le, ta, le, la définition complète du tauxheed c'est pas juste de euh, de rendre l'adoration uniquement pour Allah parce que le Cheikh, il a limité à ça pour disons pour concentrer le, le, le sujet sur cette question là et pour pour simplifier. Tandis que la, la définition complète du tawhid, si on vous la demande, c'est quoi C'est de rendre toute l'adoration uniquement pour Allah Subhanahu wa Ta'ala et de l'affirmer, d'affirmer pour Allah qu'il a Arobubiya, c'est-à-dire c'est lui le maître et le créateur de toutes choses, etc., comme on a mentionné, et d'affirmer la foi en tous les noms et tous les attributs. Allah subhanahu wa ta'ala. Tawhid arrububiyyah, ça rapport aux actions des créat du Créateur, et Tawchid Al Ibada, c'est les, les actions des créatures. D'accord. Donc, le cheikh dit ensuite Y pourquoi euh, cette définition là qu'on vient de donner, ça c'est une définition qui comprend les trois catégories de tawchid. إفراد الله بالعبادة المتضمن إفراد الله بالعبادة وهو توحيد الألوهية ولقرار بالربوبية المتضمن من الخلق والرزق والتدبير والتصرف والمطلق في الكون وما فيه ومن فيه بما شاء بما يشاء الرب ويريد. Donc de dire que ça, ça signifie que ça implique qu'il est le créateur, le renvoyeur, et qui contrôle toute chose et qu'il a euh, la capacité de tout contrôler, qu'est-ce qui est dans l'univers, ça donc tout ce qui se passe dans l'univers c'est uniquement selon sa volonté, et ce qu'il veut, hein. donc ça c'est Arrububiyya, euh, et Al-Asma wa Sifat, c'est al Bil-Asmaa wa Al-Husna wa Sifat Kitab wa a sallallahu alayhi wa sallam, wa sahihu sunnati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les noms et les attributs, c'est d'affirmer tout ce qui est dans le et dans la sunna et ça, c'est yani, euh, tel qu'on l'a euh, étudié dans le cours de Al-Oasetya. Et on ne va pas en parler beaucoup dans ce darts-là, parce que c'est un darts qui parle en particulier de Tawhid al-Ulouhi, de l'adoration. نشاهد هذا التوحيد، هذا التوحيد هو دين الرسل من أولهم لآخرهم، فقد اتفق دعوتهم عليه، فلا يكون المكلف موحدا من أي أمة من أمة الأرض إلا إذا أفرض الله العبادة، بالعبادة وأقر له برهبوبية، وآمن بأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا donc le chef lui dit que le tashid c'est ça la religion de tous les messagers du premier au dernier et tout un euh, yani, tous les messagers ont tous été d'accord et réunis sur ce sur, ce, sur cette dawah là de dire que c'est ça la dawa OK? et Et donc, il dit que toute personne qui est neuf c'est-à-dire une fois qu'il est arrivé à la puberté, hein, il est devenu responsable de ses actes, et bien toute personne qui a sa raison, qui a atteint la puberté et qui en est euh, une, euh, capable, et bien celui-là, pour qu'il soit un mouachid, peu importe de quelle nation il est, pour qu'il soit un vrai monothéiste, quelqu'un qui a unifié Allah spontané dans sa croyance et dans ses actions, et bien Peu importe de quelle nation il est sur la terre, il, il n'est pas Mouachid excepté s'il a unifié son, euh, rendu toute son adoration uniquement pour Allah, qu'il a affirmé que Allah est le Maître et le Créateur de toutes choses, et qui a cru en tous les noms, de, les beaux noms d'Allah et les attributs de grandeur et de hauteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc celui qui a appliqué ça en connaissance, en action intérieurement et extérieurement c'est lui le c'est lui le d'accord shaykh a défini "ومن أقر بالتوحيد الربوبية ولم يحقق توحيدا الألوهية فلا ذلك ذلك وقعت بين الرسل Donc وتعالى بن عباده واقر que c'est là-dessus qu qu arrivé le combat et la, la grosse bataille au sujet entre les prophètes et leur peuple parce qu'ils ont reconnu que Dieu c'est le créateur et tout mais ils n'ont pas voulu rendent leur adoration uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a déjà expliqué. Ok, donc là on a expliqué la première phrase du livre. Maintenant on commence à expliquer euh, une autre phrase, qui, la prochaine phrase qui suit dans le livre. Le dit, Donc ça c'est la deuxième phrase qu'on explique. Le shaykh dit que c'est la religion des messagers il a vu ces messagers assez serviteurs avec cette religion là et donc le sheikh explique ça en disant ثم أخبر المؤلف رحمه الله بأن التوحيد بهذا المعنى هو دين الرسل أي أن كل رسول دعا قومه إلى تحقيق التوحيد وترك الشرك بالله kama kala že autor Jal mokhbiran an da'watil Rasul biqaulihi ya qawmi kterou من malakum من ilahin ghayru min donc il dit que, a zvi, a, a, a informé maintenant, que le tawshy, euh, avec cette signification-là on a expliqué tawshyda, abu, a, al C'est la raison par laquelle Allah a envoyé tous ses messagers, euh, et tous les prophètes et les messagers ont appelé leur peuple à établir ce, ce, ce tawhid là, et à abandonner le shirk. Comme Allah a mentionné ça dans le Coran au sujet de, des messagers, en disant, euh, au sujet de plusieurs parmi les messagers, Allah il dit euh, que lorsqu'ils sont arrivés à leur peuple, ils ont dit « Oh mon peuple, adorez Allah !» Vous n'avez en dehors de lui aucune divinité, aucune illa. Vous ne devez rien adorer en dehors de lui. D'accord Donc ça, c'est le verset 59, de la sourate al araf Et dans cette sourate là on voit que à chaque prophète que Allah mentionne, il mentionne, juste après, il mentionne ce, ce verset-là, pour plusieurs des prophètes. Après, le chef il dit que le premier d'entre eux, c'est Noé, et que le dernier d'entre eux, c'est Mohamed. Maintenant, on va, être, on va expliquer. Et notre phrase encore du livre la chérie de faawluh nuuh arsalahu allah ila qaumihim lamma ghalaou fi ssalihin wa wadan wa sawaa wa yahouf wa ya'ruq wa nafr donc le cheikh il dit que le premier d'entre les messagers qu'allah a envoyé euh, à son peuple lorsqu'ils ont euh, exagéré au sujet des hommes pieux c'était noah c'était Noé, ok Noé, et ils avaient exagéré, son peuple avait exagéré au sujet de cinq parmi les hommes pieux de son peuple, et leur nom c'était Wad, Suwa'a, Yarrus, Ya'aouq et Nasr, ça c'était cinq parmi les hommes pieux qui, au, au sujet desquels les gens avaient exagéré. Maintenant on va lire l'explication à ce sujet-là. Ibn رضي الله عنه عنهما ابن عبد, بن بن عبد الم... ابن عبد المطالب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفهم في القرآن فكان يسمى البحر والشبر لسعة علمه وقال عمر لو أدرك ابن عباس أثناننا ما عشره منا أحد Uh, Máte tři tisíce بالطائف وهو Je to من z největších العبادله من světě. Je to jeden z největších mužů na Abdullah Je to jeden z největších mužů na světě. Je to jeden Fils největších mužů Son, son père était également euh, musulman, Abbas, c'est pour ça que quand on dit son nom, on dit euh, oh, sur les deux, pourquoi Parce que son père était également musulman et il était un Sahabi. Il est né trois ans avant le et le professeur a fait un doa pour lui, pour qu'il ait la compréhension du Coran, alors on l'appelait al Bahar et Al-Hibra, c'est-à-dire ça c'est des termes qu'on utilise pour définir y un océan de science. Et Al Shebri, il y avait quelqu'un qui était un hérédit, quelqu'un qui, euh, qui avait une très grande science. Et Omar a dit que s'il avait notre âge, y avait personne d'entre nous aurait eu sa, son niveau. C'est-à-dire, il était tellement euh, savant. Il Et il est mort en l'an 68 à Taif, à la ville de Taif et c'est un parmi les sahaba qui ont rapporté beaucoup de hadiths et un parmi les fouqaha euh, qu'on qu appelle al abadilah parce que leur nom c'est abdullah euh, je pense que c'est Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Zubayr euh, Abdullah ibn Mas'ud, puis euh, il y en a trois autres encore mais je, je, Abdullah ibn Auf, Abdullah ibn Auf, puis Abdullah ibn Amr ibn al As هي يرى الله اعلم دونك فصي ان بن ابل العباد له دي عبد الله بن عباس رضي الله اله لذي الناس بين آدم والروح عليه السلام عشرة قرون وملوا على الحنيفيه الصالحه على دين الحق وانما فشى الشك بعد ذلك تم حصل الغرور الصالحين Cheikh, dit euh, Abdallah, il dit que les gens entre Adam et Noé, euh, ils, ils étaient dix générations et ils étaient tous sur la religion du pur monothéisme et sur la religion de vérité. C'est-à-dire après, après Adam, il n'y avait pas de shirk. Jusqu'à la période de Noé, entre eux, il y avait dix générations. Il n'y avait pas de shirk, il n'y avait pas de personnes qui avaient euh, entré dans, encore de, de shirk sur la terre. Euh, mais le shirk dit ensuite, le shirk est apparu par la suite, lorsque les gens ont commencé à exagérer au sujet des hommes pieux. « a ثم أتى جيل آخر فوسوس لهم الشيطان أن من كان قبلهم كانوا يستنصرون بمن هذه صورهم فيستسقون بهم وينصرون فينصرون ويرزقون ويسقون حتى أمرهم بعبادتها كيف, كيف سألت على سبيل يعني كيف سألت على سبيل دعوا تبدون نوح Il y, avait ces, ces, il y avait des hommes qui étaient pieux et leur nom c'était Wad, Soua, Yaros, Yaok, Lenas. Et lorsqu'ils sont morts, le shaitan a inspiré aux gens qui vivaient parmi eux euh, de faire leur, leur image ou de faire des statues de ces personnages, ouais, ouais, d'adorer Allah, Allah auprès d'eux. Non pas d'adorer ces, ces images, mais d'aller à l'endroit où ces statues -là sont pour adorer Allah, pour se rappeler d'eux, puis comme pour avoir un peu d'inspiration, pour se motiver à l'adoration. Euh, ça fait nous. ils ont fait ça. Ça, c'est le shaitan qui l'a inspiré de faire ça. Hein, toujours le shaitan, il vient par étapes, par degré. Il ne vient pas du premier coup de verre ça y est, fait, tel, viens faire ce péché. Il vient et il t'amène quelque chose, il t'embellit quelque chose pour te faire croire que il y a du bien dedans. Et donc toi tu t'approches et tu ne penses pas à du mal, puis étant donné qu'il planifie à long terme, alors il s'arrange pour que plus tard, par la suite, eh ben, tu tombes à une autre étape ou à un autre degré d'égarement, et là il en profite pour te faire tomber eh, dans le shirk comme dans l'histoire qui est mentionnée ici. Il dit que les gens sont allés et ils ont commencé à prier Allah et à adorer Allah à l'endroit où il y avait ces statues. Après, après cette génération-là, il y a une autre génération qui est arrivée, et euh, le Shaitan, il leur a suggéré euh, euh, que il a les, ceux qui étaient là avant eux, lorsqu'ils avaient besoin d'aide ou quelque chose de ce genre, eh bien ils allaient auprès de ces statues-là, et ils demandaient à ces statues-là, de, par exemple, de leur donner de l'aide ou bien de leur faire tomber la pluie. Alors Quand ils leur demandaient, eh bien, ils avaient la victoire, ils avaient de, de, de la subsistance, ou de, de, des biens qu'ils avaient besoin, ou bien ils avaient la pluie. Alors, euh, il, il leur demandaient. par la suite, il leur ordonnait de les adorer. Ils leur ordonnaient par la suite de les adorer. Et c'est comme ça que le shiite est entré dans l'humanité. Et il y a des endroits, beaucoup d'endroits dans le monde où les gens justement continuent à, avec ces formes de shiite là encore, et ils s'imaginent que. Si par exemple dans le village il n'y a pas de bonnes récoltes, c'est à cause de, de l'idole ou de la statue ou du saint qui est enterré à tel endroit, qui n'est pas content avec eux. Et donc ils vont par exemple, pour se faire pardonner ou se faire excuser, ils vont égorger un animal pour demander au au, ali, au, au saint, yali, disons, de, de, de permettre que la récolte soit meilleure, ou des choses de ce genre, tout ça c'est des exemples de… من الشرك اكبر. اذن هذه الشيخ دي قال على الصحيحين ومجمع الزوائد إه... آه... يعني دونك اللي يمونسيوز دو فعبدوها وذلك هو عين الشرك حيث إنهم يتقربون اليهم بالنذور والدعاء وبالاستغاثه والرهبة والرهبة وبغير ذلك من العبادات فارسل الله إليهم نوحا عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وتقف ما كانوا يعبدون وإن كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق الموحي المميت المدبر لجميع الأمور فإن هذا الإقرار لا ينفعهم ما داموا غير محققين توحيد الأنوهية Donc il les a adorés, j'ai dit qu'il les a adorés, et ça c'est la base même du chèque, c'est la base même du chirc, <coughs> et c'est le cœur même du chèque, du fait qu'ils se sont rapprochés à eux par toutes sortes de formes d'adoration, par des vœux, par des invocations, par la demande de, de, de, de, du secours, et par l'amour, et par la crainte et par d'autres formes d'adoration autres que celles qu'on a mentionnées, et Allah leur a donc envoyé à salam. Il leur a donc envoyé Nuh pour corriger cette situation-là, pour les ramener à la pureté dans l'adoration et au tawhid, parce qu'ils avaient dévié. Alors il les a appelés à adorer Allah lui seul, sans aucun partenaire, et d'abandonner tout ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah et Et même si ces gens-là, à la base, ils disaient oui, on croit Allah c'est le Créateur, et on croit que c'est lui qui donne la subsistance et qui fait vivre et mourir, et qui contrôle toutes les affaires. Toutefois, le fait qu'ils affirmaient ça, ça ne leur servait à rien tant qu'ils n'avaient pas affirmé et réalisé l'adoration. Et le tawhid, l'adoration d'Allah. subhanahu wa ta'ala. le dit, « rusul ba'da كما قال الله عز وجل ثم أرسلنا رسلنا تترى يعني تتتابع وكلهم كلهم هذه دعوتهم يدعون الخليقة ليتوجهوا إلى الله عز وجل بجميع العبادات وأن يتخلصوا من ضروب الشرك على اختلاف أنواعه فلا يتم التوحيد وعليكم السلام ورحمة الله فلا يتم التوحيد عبد <radio> Il dit, le shérk, qu'ensuite, les messagers se sont suivis les uns après les autres. Hein, après après, euh, après l'autre, les messagers se sont suivis les uns après les autres, comme Allah s. A, a dit, puis nous avons envoyé nos messagers les uns à la suite de l'autre. Tatra, tatataba. Tatra, yani tata tatataba. Ça veut dire se suivent et ils ont tous cette même berwa, cette même appel, ce même message, c'est-à-dire d'appeler les hommes à se diriger vers l'Esprit dans toutes leurs adorations et qui rendent toutes leurs euh, adorations pures et de se libérer, de se détacher, de se purifier de toute forme de shirk, peu importe leur catégorie et leur leur forme et Ça, le chéri dit que ça, d'appliquer ce torche et de s'éloigner du shirk, ce n'est pas possible excepté en, euh, en se désavouant du shirk, Il faut se désavouer complètement du shirk et de tout ce qui est de adorer un roi hein Parce que le contraire du tawhid, c'est le chéri. Après, il dit, et donc... تتت وتتابعت الامم وتتابع الرسل على les nations se sont suivies les messagers se sont suivis et euh, c'était ça leur noble appel et leur noble message parce que c'est ça la base de la religion une fondement de la religion de se libérer du shirk et de tout ses formes et de tous ses moyens. Aujourd'hui, vous demandez à certains musulmans, c'est quoi l'islam, c'est quoi le fondement de l'islam, beaucoup ne savent pas quoi répondre. Hein beaucoup ne savent pas comment expliquer. Et même s'ils savent, là, il n'y a rien à ils ne comprennent pas l'importance que ça représente dans l'islam. Il y en a ils savent que c'est important, mais ils savent pas comment l'expliquer. Ils ne savent pas non plus quest ce que ça représente l'importance que ça représente. C'est pour ça que souvent tu dis à quelqu'un, c'est quoi l'explication de la ilaha illallah Il y a un seul Dieu, il y a un lit, et puis c'est fini. Et donc, c'est pour Donc que fois, que tu parles avec des musulmans, tu leur dis, l'important, le plus important dans l'islam, c'est le tawhid, tu dis, subhanallah, je dis déjà le tawhid, la ilaha illallah. il y a un seul Dieu, et c'est fini, et ils s'imaginent que ça y est. Donc c'est pour ça que des fois, que tu parles avec des musulmans, tu leur parles du tawhid. Parce que si, quoi, on n'est pas musulmans ou quoi Hein, on ne sait pas là, il a, il le non et Donc, il s'imagine que c'est quelque chose de très, très, très facile et qu'on n'a même pas besoin d'en parler. Et le shirk, ah, ça c'est facile, ça n'a pas besoin d'en parler. Tout le monde sait que tu dois pas te prosterner devant une idole. Et, et donc, il s'imagine que le shirk, c'est juste que quelqu'un qui adore une idole, une statue, là. Hein? et qu'à part ça, il n'y a pas de shirk. Et donc, ça, c'est ça le danger y a, et du shirk justement, parce qu'il a beaucoup de formes, beaucoup de manifestations. Beaucoup d'exemples. Et à cause justement, à cause du fait qu'ils s'imaginent que c'est tellement quelque chose de tellement facile, alors il tombe dedans facilement parfois. Et ben, il ne faut pas se que qu'Ibrahim avait peur de faire le shirk, et de tomber dans le shirk, et il disait, « si Ibrahim, qui est le père parmi les, on l'appelle Ab Abul Abdullah, le père des prophètes, hein, et qui est l'imam parmi les euh, les muachidines, comment lui il avait peur du chèque, et puis toi aujourd'hui tu penses que ça y est, tu as compris, et puis tu n'as pas peur, que tu vas pas tomber dans le shik, Subhanallah. Donc ça veut dire que vraiment on a pris ce sujet-là à la légère, comme si rien n'était. Et puis pourtant, quand on regarde autour de nous, on voit que le monde sont noyés dans le shirk les gens sont noyés dans toutes sortes de formes de shirk et ça c'est dangereux et c'est grave hein donc il faut voir il faut faire attention à ce sujet-là le shirk il dit ensuite là on lit une autre phrase de, du texte de Keshul il dit wa Muhammad wa Et, et le dernier d'entre ces messagers-là, c'est Mohammed وسلم. et c'est lui qui a cassé et brisé les images, les statues de ces ces êtres pieux-là. Le Prophète Raphaël lui est venu, quand il a, Allah euh, lui a permis de conquérir Macca, Quand il est venu, il a détruit tous ces, ces, ces idoles qui étaient autour de Makkah, autour de la Kaaba, et il les détruit une après l'autre. لا أغاني الاكتكاسة لشيخ السجل حتى ختم ختم الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم ودعته الله لكثر الأصنام وتحقيمها ودعت الخلق إلى ما دعا إلى دع إليه من قبله إلى توحيد الله والبراءة من الشرك والبراءة من الشرك بالله عز وجل فجاء إلى قومه بشيء غريب لأن معالم التوحيد قد اندرثت فواجه من قومه ما واجه من سنوف الأذى فصبر وصابر ومكث يدعو إلى كلمة التوحيد وتحقيقها والبراءة من الشرك بشتى صوره tři až tři až tři až tři až tři až tři až tři až tři až tři až tři les le Muhammad, <yglasí> et il a appelé et le désavouement de, du shirk hein, avec Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et donc, il est venu à son peuple avec quelque chose d'étrange. Et, euh, et, et pourquoi Parce que les enseignements du torché avaient été perdus. Hein. Les enseignements du torché que Abraham avait laissés à, à, à son peuple, hein, après lui, eh ben, les Arabes les avaient oubliés. Ils avaient amené des idoles autour de la Kaaba et ils avaient commencé à pratiquer la religion du shirk. Et ils avaient perdu les restes, le, la, le, ils avaient perdu le message ou le fondement du message de Abraham, Ibrahim, Alléluia. Euh, enfin, il, il a, reçu comme traitement de la part de son peuple toutes sortes de nuisances et toutes sortes de mauvais, mauvais traitements de leur part. Hein? Ils l'ont insulté, ils l'ont calomnié, ils l'ont, euh, ils l'ont traité de menteur ils l'ont traité de sorcier, ils l'ont traité de euh, magicien, toutes sortes de noms, et ils l'ont même boycotté, ils lui ont, euh, ont lancé des pierres, ils ont, ils ont tout essayé pour l'humilier, pour le rabaisser, pour faire en sorte qu'ils cessent d'appeler les gens à ce message, ça les a dérangés au plus haut point. Et les gens détestent quand on touche à ce qui y les, euh, est le centre de leur... Euh, de leur société. Hein. Le Chirc, c'était devenu le centre de leur société, le centre de leur, de leur culture. Et ils venaient tout remettre ça en question et tout chambarder à partir de la base, détruire la, le, le fondement du Chirc. Et donc, ça, ça dérangeait les gens et surtout les gens qui allaient dans la société qui dépendent de ce Chirc. Hein. Alors, alors, quand ils commencent à, à remettre ces choses-là en question, eh bien ça dérange. Et aujourd'hui, Il y a des gens dans les pays musulmans qui vivent de, de différentes formes de shelk. Et ils n'acceptent pas que des gens viennent remettre en question ces choses-là. Et aussitôt qu'ils entendent quelqu'un qui, qui commence à appeler à ça, et là, ils utilisent toutes sortes de moyens pour essayer de le, d'éloigner le, les gens de cette personne. Comme autant du prophète sallam les gens traitaient le prophète Sallallahu de toutes sortes de noms. Pourquoi Pas parce que. Ils savaient, pas parce qu'ils avaient avait des arguments pour répondre au prophète Mohammed Sallallahu Wasallam, pas parce qu'ils avaient des preuves quest que, qu ce qu'ils disaient était faux, mais parce que justement, ils n'avaient plus d'autres moyens contre le prophète Mohammed Sallallahu Wasallam. Ils n'étaient pas capables de prouver aux autres que ce qu'ils disaient n'était pas vrai. Ils n'étaient pas capables de répondre avec des arguments. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils utilisaient des surnoms des sobriquies, des insultes, pour faire, euh, pour faire y aller, euh, une sorte de pression sur les autres, pour les déloigner du prophète, Muhammad, pour qu'il cesse de l'écouter, pour, qu euh, pour que son influence sur les gens diminue, hein. et la même chose, c'est ça ce que les gens de Gouda'a et de Chirque aujourd'hui font envers les gens qui appellent au Tawahid, encore aujourd'hui la même chose. Hein. Donc, le shaykh il dit donc que le prophète, il a fait preuve de patience d'endurance, et il est resté, il a continué à appeler les gens au tawhid, et à appeler les gens à établir la, la, la, la réelle signification de de, de, de de ce témoignage de tawhid, et de ce désavouer du shirk dans toutes ces manifestations. Hein il est resté comme ça pendant 13 ans, il appelle les gens à ce fondement, à ce grand fondement. Hein qui est exprimé et qui apparaît clairement dans la signification quand on dit la ilaha illallah rien ne mérite d'être adoré excepté Allah وما مل وإنما wa yuqawwi nfsahu wa sabrohu ala ma laqiya min adha qaumihi alladhi fa'alu bihi ma n'a pas été Ouais, il ne s'est pas lassé, exactement, c'est ça. Il ne s'est pas lassé de continuer à appeler les gens au Tawhid, hein, parce que souvent les gens c'est ça. On commence, on commence à faire le Darwa, on commence à faire quelque chose, et après, il y a un mois, deux mois, trois mois, puis là après, ça y est, on est fatigué, on, a, on, a, on arrête. Hein. Non, le prophète, une fois qu'il a commencé, ça y est, c'est fini, il n'arrête plus, hein. il se lasse pas, il perd pas, il n'a pas besoin d'une vacance, il se dit bon, ok, là j'ai travaillé pendant sept jours. Là, ça y est, je suis fatigué. Là, je vais prendre un repos. Non, le prophète il n'y pas de vacances. Quand il commence à appeler les gens au الحق, c'est tout. Hein? 20, pendant 13 ans à Mekka, comme ça, puis dix ans après à Médine, sans vacances, sans congés, hein? Pas de rien de ces choses-là, y yani, a Parce qu'il fait tout ce qu'il fait pour Allah سبحانه ta'ala. Et c'est pour ça, Allah lui donne le, le succès dans son dans son effort. Et les uléma, la même chose. un la de si vous regardez les grands ulama, ils, avaient, ils écrivaient des volumes, des volumes, ils, ils faisaient ça pour fissader l'Allah, ils faisaient pas ça pour euh, vendre des best-sellers ou faire de l'argent devenir célèbre. C'est ils faisaient ça pour Allah Et donc on voit que Allah mettait le qu'est-ce qu'ils ont fait. Et donc le prophète sallam, il a fait preuve d'effort, il a travaillé, et continué constamment à appeler les gens au sans se lasser, sans s'affaiblir Euh, et tout, à chaque fois, on sentait que son, son énergie était toujours renouvelée, à chaque fois, et que sa, sa, sa conviction et sa motivation toujours de plus en plus forte Et il continuait de plus en plus euh, à donner le conseil et à, à faire preuve d'endurance. Peu importe qu'est-ce qu'il pouvait rencontrer de, de nuisance de la part de son peuple, hein, ceux qui, ont, qui lui ont fait toutes sortes de... Wallahu jsou wa jalia způsoby, jak jim wa at ba rusule wa in al wa wa in تبارك وتعالى والخلوص من الشرك ولهذا قال الشيخ وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين التي كانت على شكل ود وسواع ويهوث ويأوك ونصر أي الرجال الصالحين في قوم نوح لذلك الشيخ في التعامل ستعامل ستعامل ستعامل بستعامل الآن يقول Euh, il dit que Allah subhanahu wa par la suite a donné la victoire à ses messagers et aux gens qui ont suivi ces messagers et il les a, euh, même s'il les a mis à l'épreuve, euh, tous les tests et les traitements que les usherikins donnent aux prophètes et à ceux qui suivent le prophète, même si c'est des traitements qui sont durs, qui sont difficiles à supporter, mais ça fait partie des épreuves par lesquelles Allah subhanahu wa testent les hommes, testent les messagers, etc. Et donc il faut comprendre que c'est tout à fait normal qu'il y ait ces épreuves-là, et c'est tout à fait normal en réalité et que ça fait partie de l'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les croyants. Et euh, à la fin, la victoire et la bonne conclusion est toujours pour les messagers et pour ceux qui les suivent. Hein et euh, il dit... Parce qu'à toute époque, le chéri dit acceptez que euh, à toute époque et à tout endroit, les gens qui appellent à la vérité, c'est toujours comme ça la même chose pour eux aussi. Pour les gens qui appellent à la vérité, peu importe l'endroit et l'époque, c'est toujours pour eux que, que vient la bonne conclusion. Euh, toute personne qui appelle à la vérité, même si ça déplaît aux idolâtres et même si ça déplaît aux innovateurs, et ça c'est le fondement de la vérité et c'est la base du Tawhid de se désavouer du chirque. Il faut également de se désavouer du shirk. Et c'est pour ça que le shirk il dit que le, le dernier des messagers, c'est Mohammed, et c'est lui qui a cassé les statuts de ces hommes pieux, hein, qui étaient la, sous, sous, la, sous la forme de Watt et de Suwar et de Yahour et de, de Nasr, parmi les hommes pieux qui faisaient partie du peuple de Mossou. Et on voit que, si on a bien compris ça, On comprend qu'en réalité, Euh, l'islam est venu pour donc aller détruire le, le shirk et s'opposer au shirk quest ce qui est adoré en dehors d'allah l'islam est venu pour s'opposer à ça d'accord donc peu importe la religion peu importe le nom, l'islam est venu pour dire aux mousquetaires ce que vous adorez c'est c'est un mensonge c'est une fausseté le seul qui mérite d'être adoré c'est uniquement Allah subhanahu wa taala et donc quand on prend la réa réalité la signification de ça eh ben on voit la grandeur de l'islam parce que aujourd'hui qu'est ce qui se passe c'est que euh, le, beaucoup de musulmans on est tellement euh, allah subhanallah comment je pourrais dire on est tellement programmé à penser à la méthode de, de, des des à la mentalité des coufoirs qu'on oublie même qu'ils sont des coufoirs. Il est tellement qu'on est habitué de penser à leur façon et de comprendre la vie à leur façon. Si on regarde la télé, si on regarde les médias, si on regarde la radio, si on regarde les, les journaux et tout ça, on voit toujours que quand on parle de religion, on ne parle jamais de religion d'une façon comme euh, les messagers ont enseigné le Tawhid. C'est rare qu'on voit nous expliquer. Euh, la religion de, de cette façon-là. Excepté, il y a les ulama qui suivent la voie des messagers et qui ont suivi l'exemple justement des messagers, d'appeler les gens au tawhid et de, de s'opposer au shirk. Hein. Et donc, on va terminer aujourd'hui avec ça, et puis on complétera inshallah la semaine prochaine, des à partir de ce point-là. C'est ça, oui. Les gens qui se concentrent sur les soi-disant miracles du Coran et qui pensent que yani, le da'wah c'est d'appeler les athées à reconnaître l'existence d'Allah subhanahu ou bien aussi Abdul-Majid Zindani qui parle aussi des miracles du Coran et tout ça. Et c'est une idée qui est répandue maintenant même dans les pays musulmans Que, a, la seule façon que tu peux appeler les kouffars à l'islam, c'est de leur parler des miracles du Qur'an et de la science, d'accord Et comme le frère a mentionné dans, dans son commentaire, en réalité ces gens-là, ils, ils se concentrent uniquement sur le Tawhid al rububiyyah, Tawhid al rububiyyah, et ce pas ça le message des prophètes. Le message auquel les messagers ont appelé, c'est al fait d'appeler les gens à l'unicité dans la vénération d'Allah subhanahu wa taala. Beaucoup des, des, des théories sur lesquelles ces gens-là se basent pour interpréter le Coran sont des théories. Elles peuvent être remises en question euh, quelques, dans quelques temps. Hein, on va découvrir d'autres choses qui vont remettre certaines de ces théories-là en question. Et donc, c'est pour ça que les ulama on ne leur pas permis d'interpréter le Coran selon les théories. Mais plutôt, on interprète le Coran comme les salafs l'ont interprété, avant que ces soi-disant théories scientifiques soient découvertes, retournez au tafsir de Ibn kathir retournez au tafsir de l'imam al-Pabari, retournez au tafsir de l'imam al Qurtubi. vous allez voir comment eux ont expliqué ces versets-là, et comment ils ont compris ces versets, et, et parfois vous voyez qu'il y a beaucoup plus de hikmah, et beaucoup plus de sagesse, et beaucoup plus de, de, de houdah dans leur explications que dans les interprétations euh, matérialistes de ces scientifiques aujourd'hui. D'accord Et en même temps, et, et le fait qu'on permette ou qu'on se mette à interpréter le qu'on parle des théories scientifiques modernes, eh ben, ça, amène les, les gens, ça pourrait amener même les gens à, met, à avoir des doutes à un moment donné, parce que lorsque les gens vont remettre en question les, les, les théories scientifiques, Et ben là, qu'est-ce qui va arriver les gens disent, ah mais on avait interprété tel verset selon cette théorie-là, puis là on a vu qu'elle est fausse, donc ça veut dire peut-être que Yannick commence à avoir des doutes maintenant en le Coran, et donc c'est pour ça qu'on ne doit pas mettre euh, le Coran et l'utiliser de cette façon-là, d'accord Et puis bon, bien entendu Yannick, euh, le, le, le Tauchid de Harouboubi, comme on a dit, la plupart des créatures et des êtres humains sur la Terre, ils, le, ils y croient déjà. Hein. Et Haroun Yahya, par exemple, qui est un, qui est un Turc, si je ne me trompe pas, en Turquie, eh bien, en Turquie c'est un des endroits où dans le monde musulman, il y a le plus de soufia et le plus de kubouris et de bid'a déjà qu'il y a dans les tombes et des choses comme ça. Euh, dans, parmi tous les pays musulmans, c'est un des plus euh, forts dans ça, et qui y a des problèmes dans l'aqida, parce que la plupart sont des maturidi, en ce qui concerne l'aqida. Et pourquoi se concentrer sur euh, les athées alors que déjà parmi ceux qui sont là-bas qui ont déjà euh, dit la ilaha illallah et qui disent qu'ils sont musulmans, on trouve chez eux toute forme de, forme, euh, toute forme de contradiction Allah, ilaha Allah qui ont rapport avec l'adoration et qui ont rapport avec Al-Asma ou Sifat, d'accord Donc c'est là-dessus qu'il faut se concentrer en réalité. Et les athées, même chez les Québécois ou chez les les Canadiens, les Américains, les Européens, la plupart d'entre eux ils disent tous, on sait qu'il y a un être suprême, on sait qu'il y a une force, ils croient tous en Arububia, même s'il si y a des certains extrémistes parmi eux qui disent non, on ne croit pas en Dieu, c'est juste la nature, c'est une minorité parmi eux, souvent c'est juste par orgueil qu'ils le rejettent. Toutefois, à la base, ils disent tous, oui il y a un être suprême, il y a un Dieu, il y a un Maître, ouais ouais oui, oui, oui, oui, oui, Allah y djahadou biha wa istaiqanatha anfusuhum nulman wa aulouh wa de de de se soumettre de pas à Allah Ta'ala à au fond de même il il était convaincu c'était convaincu que c'était la vérité mais se par vol par injustice et par de par fierté par, euh, autre, par, yani, ils se se relever, yani, hein mais, mais c'est ça, il faut faire attention des, des références. Mais le point que j'ai dit en dernier, là je, je voulais mentionner euh, le, le point quand je disais que qu'est-ce qui se passe dans les journaux, dans les médias et tout, en fait qu'est-ce que je veux faire allusion à quoi Je veux faire allusion au fait que c'est rendu que maintenant, comme si d'après ce qu'on remarque dans le monde actuellement, c'est comme si on dirait que on n'accepte plus qu'une qu religion soit critiquée, peu importe la religion. Que ce soit euh, le bouddhisme, l'hindouisme, le Krishna ou les je ne sais pas quoi d'autre, si c'est une religion, t'as pas besoin de la critiquer, même, même, ah, c'est-à-dire mentionner ou de montrer les, les erreurs ou les, les fautes. Par exemple, si tu veux montrer à un chrétien qu'il croit en la Trinité et que la Trinité c'est faux et que tu veux lui montrer que et en réalité, qu est qu il y a une réalité, qu'est-ce qu'il dit C'est pas de, du monothéisme, c'est du polythéisme, on va dire tu, tu, tu n'as pas respecté les chrétiens, tu les as insultés. Pourquoi tu les as insultés Parce que tu as dit que c'était des polythéistes, pourtant c'est la vérité. Hein ils, ils disent que il y a trois dieux en un, le, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Quand tu rentres dans l'église, tu vois sur le mur des statues de Marie, des statues de Joseph, des statues de, euh, de, de Jésus, tu vois des croix tu vois Saint, saint Jeanne d'Arc, Sainte saint Marguerite Bourgeois, Sainte je ne sais pas quel autre encore, tous les noms de rue au Québec, tous des noms de saints, hein, Saint Michel, Sainte saint Catherine, Saint Laurent, Saint zotique tous ces noms de saints, parce que ces gens-là ils ont un saint pour chaque jour de l'année, et à chaque fois qu'ils ont un problème, ils ont un saint pour quelque chose en particulier. Si tu as perdu ton, ton porte-clés, il y a le saint qui s'occupe de, de retrouver les objets perdus. C'est par exemple, euh, non c'est vrai, si tu es un voyageur, tu as perdu ton chemin, il y a le chemin, retrouvez ton chemin, euh, l'effet qui t'aide qui à retrouver ton chemin quand tu es perdu en voyage. Hein. Quand tu es malade, il y, a le, il y a une fête spéciale qui, qui s'occupe qui des maladies. Donc ça veut dire il y a un effet pour chaque... chaque euh, hein. Non. Donc ça, c'est des formes de cirque Et quand on leur mentionne ça et qu'on dit... C'est de l'idolatrice, c'est du chirque. Ils disent, non, mais pourquoi vous nous insultez hein? Comme si on n'a plus le droit de, de, de démontrer euh, le tawhid. Donc, aujourd'hui, imaginez si aujourd'hui le prophète sallam, venait et qu'il disait aux, aux, aux gens, qu'est-ce que vous adorez C'est Ba'atul. Et tout ça, c'est contraire à la vérité. Et vous devez rejeter le christianisme et les idoles et les statues et les, les croix et tout ça. Et qu'il qu arrivait et qu'il commençait à casser les croix et casser les idoles et tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit Qu'est-ce que les gens aujourd'hui Qu'est-ce qu'ils diraient Hein Ils diraient les droits de l'homme, ça c'est pas correct. La, la liberté d'expression, la liberté de pratique religieuse. Hein Bon, c'est ça. Donc nous, il faut comprendre que, et amis, ces gens-là, ils sont en train de faire comme, comme on pourrait dire de rendre le shirk et aller comme disons… Euh, hein ouais c'est ça, légal et puis accepté, et qu'on n'a plus le droit de critiquer le shirk, et qu'on n'a plus le droit de le dénoncer non plus, qu'il faut euh, traiter le shirk et le tawhid à, à égalité, que Allah et Bouddha et Krishna et euh, les vaches et les rats que les hindous adorent, doivent être traiter la même façon, pas une supériorité à l'un par-dessus l'autre. L'islam, et Rael, et Bouddha, et tous les autres, ils doivent être considérés comme si c'est des religions à, à, à, à égalité, à même valeur. Hein donc Dime al et Dime batul pour eux c'est la même chose, pas de différence. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre, que là il y a beaucoup de gens, quand c'est le temps de critiquer et de montrer la, le mensonge et les, fausses, les faussetés. Des gens qui ont dévié de la voix d'Allah S.W.T. ils sont gênés, ils se gênent de parler. Hein? Et ça, ça montre que quelqu'un son tauxhid n'est pas euh, complet, n'est pas correct. Il n'a pas encore compris la réalité du tawhid, et qu'il ne revient, revient pas à l'exemple du Prophète Muhammad alayhi wa sallam. Bien, bien entendu, il faut utiliser l'hiqma, al al et le bien entendu avant toute chose. Et, et allez, allez, parmi les choses qui font partie de la chikmah, de savoir à quel moment et à quel endroit il faut parler, et il faut expliquer. et les, les, a, hein, Toutes ces choses-là, bien entendu, on ne dit pas aux gens d'agir euh, bêtement et de faire des tacts, des choses, euh, d'insulter les gens et tout ça, non, mais de savoir que, de critiquer et de montrer les arguments avec preuve et bien, avec une bonne explication et tout ça, que ça ne n'est pas considéré comme... Euh, comme une insulte, mais eux, même si eux, ils le classent. Et moi, j'ai écrit dans un site internet, une fois, une argumentation avec un chrétien, pour lui montrer que la Trinité, c'était faux, etc. Et à la fin, je lui ai montré, je, je lui ai voilà la preuve que le christianisme, c'est enseigne le polythéisme et l'idolâtrie, et non pas euh, le monothéisme. Ils ont, ils, ils, ont retiré mon, bah, ils ont retiré mon texte, qu'est-ce que j'ai dit Et ils ont marqué comme excuse qu'il y, y avait quelque chose de dénigrant, puis d'une insulte envers les chrétiens dedans. Donc ça montre que, c'est des gens qui, actuellement, on ne peut plus critiquer. Et une fois que j'étais au CGF, et ça, ça fait très longtemps, ça, c'était comme un, un an ou deux après que je serais à l'islam, et on avait réservé l'auditorium pour faire une présentation sur l'islam. Et dans notre présentation, On commençait et on faisait en même temps une sorte de comparaison de l'islam par rapport à d'autres religions pour montrer la, les, particu les particularités de l'islam. Et tandis qu'on critiquait l'idolâtrie et des choses comme ça, les responsables de CHAP sont venus et nous ont arrêtés en plein milieu de la présentation. Ils nous ont dit ça y est, c'est fini. Hein Donc c'est juste pour montrer que Yannis est rendu à un point que soit disant au nom de la laïcité, au nom des droits de l'homme, au nom de la droite de l'expression tout ça, on empêche les gens d'enseigner et d'expliquer à l'humanité le tawhid. Et on aura donc la liberté au shirk et à l'idolâtrie et à l'égardement de se propager parmi les hommes. Donc on va s'arrêter ici.